Moustache -barre au moustache -barre, moustache -barre Le moustache bar bien sûr. Le mustache bar à côté du bar au Pipeste. Exactement, on va on va raviver plein de très bons souvenirs ce soir. Bonjour à tous Bonsoir, vous êtes dans Memento l'émission qui va parler du moustache-bar, moustache, moustache, moustache-bar, moustache, moustache bar. à côté du bar, au hippie best Ouais, à l'antinational-fest. Ouais, même moi ouais, j'ai connu la première époque. mais moi aussi, mais c'est pour ça. Donc euh, voilà. Donc bon euh, ce soir, euh, on est pour l'instant deux, on attend encore euh, Mathieu. Mitch et moi-même sommes là, Mathieu est en retard. Il faut, faut bon changer, ouais. il doit être en train de faire du placo, alors qu'est-ce que tu veux <rire> peut pas faire de, du rock et du placo au même temps. Et encore quand il se court pas de semaine. C'est ouais. ça. Non mais on, on l'a vu quand euh, avant-hier, il devrait être là donc. Oui, euh... et puis moi je l'ai revu encore avant avant. Ah avant ouais, euh, donc euh, il a aucune excuse. Ça. Si ça se trouve il nous écoute dans sa voiture à la bourre là. Ah, mais mais merde merde, merde merde merde merde merde. <rire> bon, vous l'aurez peut-être compris ou pas du tout. Ce soir, c'est une émission spéciale euh, anti festival où on va passer euh, tous les groupes qui passent à la NF plus euh, plein de jingle du moustache bar. Hein. N'est-ce pas Quelle bonne idée ouais, tout à fait Donc on commence tout de suite avec les excellents euh, My Man Mike, d'ailleurs euh, c'est l'inventeur du moustache bar qui joue dedans, donc euh, c'est très logique de commencer par eux. Donc euh, on a déjà passé plusieurs fois, groupe euh, à la fois de Corée du Sud, d'Amérique et de Kichonpré. Ouais. <rire> donc euh, voilà, euh, originalité. et qui... J'adore vos efforts géographiques, ouais, c'est merveilleux, non, on en ça. apprend plein <rire> Et euh, donc Zadou du hardcore, euh, power violence, un peu déstructuré et vraiment excellentissime. Donc euh, donc on va écouter euh, deux petits morceaux. Euh, le morceau Slow and Low, issu de leur euh, dernier LP I'm Pregnant. Et euh, juste ensuite euh, Hear Too Much, See Too Much, Say Too Much, issu d'un split qu'ils avaient sorti en 2014 avec euh, Prisoner euh, 639, Acid Shark et d'autres groupes. Euh, voilà, entre les deux morceaux il y aura peut-être éventuellement une surprise on écoute tout de suite My Man Mike Salut Corinne Salut Francis Mais quelle sale gueule tu es avec ta grosse barre Francis Oui c'est vrai, je ne sais vraiment plus quoi faire Corinne. Mais tu n'as qu'à au moustache-bar Francis Où ça Corinne Au moustache-bar Où ça Au moustache-bar Où ça Mais au moustache-bar Où ça Mais au moustache-bar Mais où est-ce que ça se trouve le moustache-bar Corinne Ça se trouve à côté du bar, exclusivement pour le... Anti-National Fest Le moustache-bar est à côté du bar oh. au... Festival Le moustache-bar oui. à côté du bar au... Oh. Anti-National Fest Mais Corinne. oui Francis, le moustache bar se trouve à côté du bar Antinational Festival, vous savez, le festival de droite Alors j'y vais et je leur donnerai plein d'argent Corinne Au moustache, Au, moustache Au, moustache Au moustache bar Au moustache bar Au moustache bar Au moustache bar Oh oui le moustache bar <rire> Le numéro 1 de, de la moustache, moustache. c'était My Man Mike avec JP à la batterie et le moustache bar le jingle de l'Antinational Festival 2012, repris lui-même du jingle du hippie-peste 2011, la bonne époque. Très solide. Et bon on alors. accueille le petit Mathieu à la, à qui nous redire. a rejoint. Bonsoir à toutes et à tous, c'est grand plaisir que j'arrive à la bourre, quand j'arrive la bonne semaine, c'est déjà pas mal. <rire> tu vas y arriver à l'heure la bonne semaine, Je ouais. <rire> bon, suis pas sûr encore d'y arriver le mois prochain, on verra bien dans l'avenir. Depuis 2016, il y en a pas eu, il y a eu tant d'erreurs que ça donc là. Voilà. Oui, c'est des moments un petit peu tendus. Voilà, mais ça va le faire, ça va le faire. Oui, oui. Du coup, en parlant de moments tendus, on va s'écouter Verbal Razor. Je sais pas vraiment si ça peut faire une ah, transition si, si marche, mais j'attends comme ça c'est du trash donc c'est forcément un peu tendu. Voilà, c'est exactement ça que je pensais. On devrait faire un groupe ensemble tellement et c'est chiant de t'écouter en fait après quand j'écoute les rediques euh, <rire> et encore' pas fait Philipppe manov euh, donc on va s'écouter verbal razors groupe de trash crossover euh, français qui joue à la nf hein, évidemment avec euh, plein de gens dedans euh, les gens qui jouent dans, dans des trucs euh, genre nine even enfin si bon, voilà c'est un peu du All star band mais à la fois oui à la fois non euh, bref c'est très bien Et euh, juste après, on va s'écouter Ed Warner, avec des gens euh, pareil de de Verbal Razors aussi dedans, euh, de où ils ont joué dans tout. Ils ont joué... Le, le, le chanteur à la base jouait dans DFI, voilà, qui est, est l'un des cherchais. premiers groupes que j'ai découvert à Nancy, de ouais, fast-core, crust, bien dégueulasse, que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Excellent. Voilà. Voilà. Et Donc pour vous... info, excuse-moi Je l'ai peut-être dit la dernière fois mais ils vont sortir un album d'ici peu Donc je ne sais pas si on l'a oui, Parce que t'as déjà passé un titre euh, il y a pas longtemps je crois Oui non, mais je crois que tous les 3 mois on dit que ça va sortir d'ici peu <rire> <puis ça> sort... <rire> non, non mais si sorti, je crois que c'est sorti au mois de mai ah, oui, C'est juste qu'on que... les a pas encore Parce que la route, euh, voilà On va attendre un peu La route est longue <rire> voilà. Ils les amèneront à la NX si voilà, En ouais. <rire> exclu Ouais, je au Val d'Ajol. Ah oui, mais bon, c'est une question de secteur hein. Non, pas c'était du secteur alors. Voilà, du coup, on s'écoute Verbal Razors avec No Escape et Edwardner avec Free Todd. à l'instant vous avez entendu la, la douce guitare de, de petit Simon et juste avant la douce voix de, de notre petit Simon <rire> d'Anvers Balrazor et Ed Warner, qui j'espère finira dans un meilleur état que la dernière fois qu'il a joué à l'Antinational Fest où il a fini par vomir sur une remorque <rire> souhaitons lui que la soirée soit plus douce ouais, bah, il joue <rire> deux fois aussi donc c'est pas sûr et ouais. sachant qu'il a dit c'est cool qu'il y ait un en groupe entre les deux je pourrais faire une pause pinard <rire> ce qui laisse augurer une soirée euh, solide pas débrouiller c'est grand il ah, est libre du ma pour voir ça venez à la nf à côté du moustache bar le moustache bar sera enfermé dans une cave c'est moi, moi qui ai la clé à la fois ils ont ramené les flics hein, donc voilà euh, donc quelque question qu'on va s'écouter des qui est un groupe qui ne joue pas à la nf mais on voulait les faire jouer mais ils peuvent pas ce qui est le mais vu que c'est quand même cool le bar voilà moi je Puis ça fait, vu que c'est un morceau Doom, ça fait 6 minutes où c'est vite rempli comme ça l'émission. C'est important d'être hors thématique. Oui, oui, oui. Et j'ai pas fini d'être hors thématique, tu vas voir. Ah, J'en doute pas. <rire> Donc on s'écoute Desbelles tirer de leur album, qu'ils ont sorti il euh, y a déjà euh, quelques temps quand même. Euh, le morceau qui s'appelle They Still Wonder. Et voilà. Un groupe c'est cool de Doom avec euh, une voix féminine. Bon euh, ouais, gros, gros riff qui se répète à l'infini. Euh, très très cool. C'est terminé c'est sûr que quand tu coupes un peu le retour du coup on est. Ah bon mais non moi j'appelle ça du travail de bénévole. <rire> Donc, Donc à l'instant ne pas accuser les bénévoles alors que <rire> ce sont on les, les on bénévoles aussi, qui sont en retour. <rire> euh, non je suis payé. Non. Je vous ai oh, pas <rire> dit mais j'ai gardé les filles de pêche chez moi. Euh, c'était des à l'instant, voilà groupe de de doom français très très cool qui sont en fin de tournée là en ce moment, euh, je enfin un petit truc en montant euh, en Angleterre etc. cetera avec euh, Juniper Grave. Moi, je vois moins bien mais ça ils ont l'air de bien s'aimer entre eux. Et donc voilà, très très cool. Et ça joue pas à la NF. Voilà. Bisou. Mmh. Ah oui, c'est le groupe enfin euh, le, le style qui manque un petit peu euh, assez ouais, enfin voilà. pour à se connait par rapport à ce qu'on essaye de faire au moins pour être un minimum éclectique. Euh, Désolé Nadine. C'est c'est compli <rire> compliqué à faire c'est bon elle sera beurré elle entendra pas ouais puis l'affiche est quand même bien là Allez, elle prendra des écouteurs à un MP3. <rire> on lui mettra Electric Wizard elle <rire> sera contente elle sera la seule à toute molle devant un concert de Fastcore ça va être super ok euh, donc euh, moi j'ai vais deux petits morceaux c'était compliqué à retrouver mais finalement tout va bien C'est compliqué à arriver à la radio, donc c'est compliqué à avoir les morceaux. C'est ça, c'est moyen. La malédiction, c'est moyen. J'espère que c'est quelqu'un de professionnel qui fait le gaz chez toi. Ma bière est chaude. Écoute, il y des journées comme ça. bon Pourtant, c'est été. Rien à éraer ça dans la journée. Ah oui, c'est une journée normale. la soirée. Alors, on va mettre un petit peu de punk. C'est l'un des des rares groupes qu'il y aura de punk. Ça s'appelle La Marmite. Ça vient de Belgique. Euh, donc ça fait partie de toute la clique à Redjet donc c'est tout ce qu'est le label euh, de concert des Binamé des René Binamé euh, donc voilà ça fait partie de cette clique là de punk euh, alterno euh, assez, assez, assez francophone quand même dans, dans l'esprit de toute la vieille euh, tout le vieux style années 80 euh, des Berru et compagnie euh, Ludwig, euh et j'en passe d'autres Donc euh, voilà, on va s'écouter euh, La Roue des Hamsters euh, tirée de l'album Travail, Famine, Patrouille. Euh, vous allez reconnaître quelques petits, euh, quelques petits extraits de personnes que vous risquez de connaître et de ne pas aimer, au passage. <rire> Euh, le groupe d'après, ce sera Peace Charge, qui est un groupe euh, domicilié euh, en Allemagne, à Hanover, si je dis pas de conneries, mais il y a des membres d'un petit peu partout, c'est un groupe un peu international. Euh, voilà, c'est le titre Bolso-Nazi, donc sûrement bolso enfin voilà le président euh, brésilien, parce qu'il y a des gens brésiliens dans le groupe, donc c'est sûrement en lien avec ça. Euh, un tout nouveau EP qui n'est encore pas sorti, mais qui est déjà sur Internet, qui s'appelle 8 Minutes of Your Hat Du coup, ça parle du conf à des nombreux conflits qu'il y a en Amérique du Sud donc je pense qu'ils doivent traiter le, les conflits en 8 minutes c'est assez court <rire> <rire> mais quand tu fais du bec tu pas le choix <rire> donc ça c'est un petit peu plus euh, punk hardcore 10 bits euh. voilà donc on s'écoute la marmite et peace charge comment on pourrait vaincre dans notre propre esprit cette vieille chose que le travail serait une torture un abaissement une malédiction la vie je le sais Ce n'est pas que le travail. Mais il ne faut pas opposer le travail à la vie. Parce que le travail, c'est le moyen d'être libre. On n'est pas libre quand on n'a pas de travail. L'émancipation se fait et se fera par le travail. Bienvenue dans la roue des hamsters Pédalez plus pour gagner moins y' a pas de place pour toute la misère Mais hors de la roue, pas de pain Le travail est à la vie, le pétrole est à la mer Tous les jours on paye le pire à pédaler comme mercer Le travail est à la vie, que le dégoût est à la rue Il y a ton cerveau dans l'angraise Il travaille si l'entreprise Au jour ne suffit plus à peine Encore plus d'heures par semaine Plus de semaines d'affilée Flexibilité à l'année Le travail est à la vise, le pétrole est à la mer Tous les jours en payer nos vies, après d'années, je ferai Le travail est à vie, le dégoût est à l'arrivée Faitons sa volante Donc à l'instant, on vient de s'écouter euh, Pitch Charge donc euh, avec le titre Bolsonaro et juste avant la Marmite avec le titre La roue des Hamsters. C'est tout pour moi. Eh ben, c'était très très bien. On enchaîne avec euh, encore un groupe qui jouera à la NF. C'est euh, Ors Nation euh, que on a peut-être plus besoin de vous les présenter. On a j'ai calculé c'est le groupe qui est le passé le plus euh, de morceaux à la radio. Avec 10 euh, morceaux, et puis là on va en mettre 3. Euh, as vraiment lire, calculé euh... Ouais, ouais j'ai fait une petite statistique. Là. Mais c'est facile avec notre dossier là. Ouais, tu vois, fais ouais. pas trop de d'orsup en ce moment toi. <rire> <hein>. <rire> si justement. <rire> Pour Alors, regarder euh, ça. <rire> Alors, <North> Art Nation, excellent <rire> groupe de Graincore de Besançon. On va écouter les euh, morceaux de leur dernier album. Euh, Méphitisme, donc euh, Who's to Blame, What's to Blame et Who's In Media. Et après un petit interlude euh, du Moustache Barre. On écoutera un autre morceau de Horse Nation, celui celui qu'ils ont justement enregistré pour le vinyle du moustache Bar. Donc voilà, une petite spéciale spéciale moustache. C'est le titre, le titre faut quand même le dire. C'est I got AIDS at the moustache Bar and no I can spread it since my mustache is awesome. c'est bien c'est bien nos gaillards de Horse Nation de faire ça. Donc tout de suite, on les écoute. Bar. Tu verras, tu auras des femmes Tu verras, tu auras des enfants Tu verras, tu auras du succès Si tu viens au Moustache Bar Le Moustache Bar est là pour toi Le Moustache Bar t'aidera Le Moustache Bar te donnera de l'argent Quoi faire de tes poils Viens donc nous rejoindre au Moustache Bar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 Tu ne sais pas que moustache bar es là pour ta famille Toi qui es né enfant nu toi qui es né avec de la barbe Toi qui ne sais pas quoi faire de tes poils Vien donc nous rejoindre le moustache bar Tu esras tu auras mes femmes tu esras tu auras mes enfants. Et voilà, à l'instant c'était Horse Nation et surtout... Tout, tout nouveau morceau hein, qui vient de sortir de Horse Nation je crois. Les... C'est l'un des derniers, d'un point de vue son, est... <rire> on, est, on est vraiment dans l'époque 2019. C'était War Nation, c'était Gorse Nation. Gorse <rire> Nation. <rire> les passages les plus sombres de notre histoire. Ouais, et juste avant, c'était PNL euh, Moustache Bar, avec euh, le premier groupe à avoir utilisé du vocodeur euh, avant. <rire> dans, dans la scène punk, peut-être. <rire> Donc voilà, bon, c'était un petit jingle euh, de l'ANF de 2012. Du coup, on va continuer dans la série des groupes qui jouent pas à nf alors qu'on leur a demandé. Avec Insanity Alert Groupe de Trash Crossover Hollandais euh, Non Autrichien Autrichien C'est pareil Ils mangent des frites <rire> euh... Non parlé, <rire> Rien à voir pas, Je sais pas Ils mangent t -il t -il des, il -il mange des beccoff Et puis euh... Puis ouais. du fromage rôti ah, yeah. Parce que j'avais pas fini Marcus hein, Tu sais <rire> Je sais bien C'était pas super drôle mais mais comment... Relance Relance Marcus Et donc euh, voilà, du coup, On leur a demandé pour jouer Et les mecs nous ont répondu C'est vachement sympa de proposer Mais on peut pas Parce qu'on va voir Metallica à Berlin <rire> Voilà Voilà, c'est euh, tellement beau, je me dis wow. ouais, comme ça balance. Oui, ouais. oui, c'était la réponse quand même mmh. c'est ça. Alors je lui dis vous préférez avoir des groupes de merde plutôt que venir chez nous, il a pas répondu derrière. <rire> ouais, ah, en, en plus ça veut différemment mais. Blinde. <rire> ouais, mais ils sont ils étaient en juste avant, enfin ils jouaient juste avant donc je pense que le cachet a payé euh, oui. l'entrée, c'est possible, oh. il faut comme ça en fait. Ah oui. <rire> <rire> ils jouent, il faut une pause de 2 jours, ils ils ont eu ici. Tu vois en métallique tout Ah, pas un petit billet à 400 balles. Et bon, et donc juste après ça on a écouté The Apers, c'est l'autre groupe du chanteur de Unity Alert qu'il avait avant. Une espèce de groupe de pop punk à la Ramones. Euh, bah, qui est assez cool qui Et en plus, j'ai ponter le ah, C'est l'album là où ça parle de confettis. Et du coup, j'ai ouais, c'est très très frais pour la saison. Oui. D'ailleurs, faut que je pense à prendre les canons aux confettis pour le concert de vendredi. Je rien avoir, rien à voir Je faut t'en prévenir parté, mais. <rire> C'est très rapide. Oui, et c'est je trouve ça ce concept très très cool de faire le groupe de Pop Punk qui fait un morceau plus court que Warsnation. Ah, très bien. Voilà. Et juste avant, donc c'était bon, à l'instant c'était Zoiper, c'est juste avant c'est Initiality Alerte qui faisait un petit staying alive version un peu plus et rock Ouais, et le groupe joue bientôt à Céleste au fait, oui. au Tigre. C'est enfin, fin juin, fin de juin je crois, j'ai pas, j'ai vu une affiche euh, l'autre fois, 1 ah. semaine. Ouais. préparer les requins en plastique. Donc c'est plutôt cool. Bah ouais, non, vrai que c'est dommage que ça aurait été un groupe qui aurait été bien faire. Oui, bon, une prochaine fois. Oui. Euh, OK, alors euh, moi je vais mettre un petit peu de Crust euh, avec Bakounine qui est un groupe de Brest euh, voilà qui existe depuis euh, quelques années qui a sorti plein de disques euh, fait pas mal de tournées euh, assez pittoresques. Euh donc là ça un nouvel album euh, qui enfin voilà qui est enregistré mais qui est encore pas j'ai plein de nouveautés là mais qui est encore pas voilà est enregistré mais encore pas sorti euh, physiquement. Euh, il s'appelle Is there Any Point Of This euh sans lien après avec tout ce que Facebook punk euh, porta enfin voilà tout, tout le modernisme du de la vie quotidienne euh, qui est rapporté enfin dans tous les domaines quoi de peu importe euh, d'où tu viens euh, avec le titre oui. In The Darkest Hour t'as pas compris ce que j'ai dit Si si on a compris mais... Si mais on disait que vu que tu as récupéré morceau morceaux d'un Dropbox à l'instant Finalement ça t'arrange un peu quand même <rire> oh Bah oui non mais eh, moi je, je raconte qu ce qu'il vient est dire Est-ce que hein. vous allez enregistrer un morceau qui parle de la Dropbox <rire> <rire> On peut <rire> <rire> Mais après on peut se non, servir des outils en, oui. Tout en les critiquant quand même Tout à fait et puis il peut y avoir un côté négatif et, bah, et positif oui, oui, oui. par ailleurs ah, mais, tout, non, non, à mais, tout à fait C'est important d'en parler Voilà donc on va s'écouter Bakounine euh, Et juste après All Rotten Bastard qui est un groupe euh, De trash euh, punk euh, de Nancy euh, Qui existe depuis au moins Je sais pas 2-3 ans euh, C'est issu de leur euh, De leur démo euh, We Will Trash The Hospice Le titre c'est Trashida Dati, Donc c'est très très drôle plein de <rire> plein de noms drôles comme ça euh, C'est euh, bien engagé mais avec l'humour euh, Crossover euh c'est important pour eux euh, normalement ils devraient enregistrer quelque chose oui, un petit, juste un juste petit après album nous. de prévu euh, ouais, ça enregistre en septembre à peu près à la même période que nous mais juste avant ou juste après ok voilà donc euh, des, des nouveautés pour le Rotten Bastard et Bakunin instancé c'était old rotten bastard euh, voilà les vieux tracheurs de Nancy ils sont quand même plus de première jeunesse hein il faut font... se le dire ouais ouais mais il faut toujours bien le taf donc c'est plutôt cool il euh, y a notamment des personnes aussi qui font partie de l'As Végane on pourra en cause un petit peu hein, de ce petit euh, de ce petit resto autogéré euh, qui va nous faire plaisir de toute façon c'est le meilleur moment de la NF c'est quand il y à manger <rire> c'est vrai que c'est ultra bon mais c'est pas forcément <rire> le meilleur moment mais <rire> on sait que t'attaches ah, une importance quand même particulière c'est ce cool parce oui, qu'on ouais. va bien manger et bien boire euh, de qualité ouais. bien écouter des groupes ouais. c'est déjà bien et juste avant c'était Bakounine euh, qui va aussi nous régaler les papilles euh, Si on aime le, le crust. Enfin pour moi en tout cas ça va être très bien. Oui oui bah ouais, non, ça, ça va faire plaisir à tout le monde je ah pense. Ouais. Bah, quand on avait joué avec eux à Brest c'était vraiment un bon concert. Ouais ouais non mais très voilà c'est pas c'est pas ultra bourreau non plus c'est vraiment enfin... Oui, eh, il est eh, content il est ah, ah ça me manquait. Ah, je, <rire> sais, je sais je vous ai, je vous ai entendu un d'avoir pas dit. <rire> ah, comme il est ultra bourreau. Et bah voilà Et bah, ah, tant qu'on ouais. est dans le bourreau ah. on va s'écouter putréfiants ça. Ah bah là c'est du gros bourreau ça. Ouais, hey, Death Metal, euh, ultra old school, bien lent, bien putridos. Allez. <rire> <rire> hey, ouais, ah, il y a une propre démo Putridodos, s'il te plaît. Donc, euh, ils nous viennent de Bordeaux, euh, c'est un jeune groupe, ils ont sorti leur démo l'année dernière. Hein, et on va écouter le morceau Morbid Face of Désolation. Oui, oh, c'est tout à fait morbid. Et juste après, on écoutera le crabe, le morceau qu'ils ont réalisé pour le moustache bar. Le bar. Le festival. Putréfiance et le crabe. de tu l'as pas de Et voilà, à l'instant, c'était Le Crabe, One Man Band électro, ouais, en même temps, c'est pas très différent de Non non, c'est les paroles qui sont thématiques, sinon ça ressemble à du musicalement, les paroles, on est on est pas loin de ce qui se fait, effectivement. Donc maintenant, je crois que c'est un peu plus breakcore, enfin, c'est vraiment très très barré ce qu'il fait, je c'est pas rangé. C'est je disais aux euh, antennes que ça faisait longtemps que j'avais pas suivi un peu l'actu du Crabe. Euh, ouais donc Malte euh, ouais. dit que j'avais ouais, c'était plus euh, break euh, break chelou tout ça. Ouais. Voilà. Et avant c'était plus très fiance euh, les Death métaleux de Bordeaux. Donc euh, de Gordo. C'était cool. <rire> <rire> comme c'est noz ah, c'est du Tonyo ça tu as ah, oui c'est un classique <rire> euh, d'ailleurs si vous avez l'occasion il euh, y a pas mal de soucis entre la mairie et le Void d'une salle alternaux euh, à Bordeaux oui. justement ils ont mis une cagnotte en fait pour payer un peu les travaux pour pouvoir euh, refaire des concerts de danse que pour l'instant c'est bloqué jusqu'à nouvel ordre voilà ça pourrait euh, toujours aider euh, Ouais, puis la, puis la scène alternative grosse enfin euh, en grosse cagnotte quand même, hein, je crois qu'il y a quand même pas mal de pas mal de demande Oui, de sous, bah hein. quand tu veux faire un truc euh, voilà ah ou non, non le... oui. Ah ouais. 10 euh, 10 30 30000 balles. Ah ouais. Ouais, ouais non c'est sûr c'est pas c'est pas l'une des rares salles mais il y en a pas 50 quoi du moins en centre-ville de Bordeaux quoi. Et surtout ouais, en ouais, alternatif puis, euh, comme ça quoi. Et puis elle fait bien vivre la scène là-bas et tout donc euh, sans tout ça, euh, Il y a sûrement des choses à redire mais en tout cas, c'est quand même une salle importante pour la vie de là eau quoi. Exactement. Et sans aucun rapport avec Bordeaux, on va s'écouter Mon Dragon parce que bah, ça faisait longtemps que tu l'avais pas mis. <rire> oui, mais là j'ai un vrai euh, un, une fin, une excuse fin, fin, un prétexte, une ou, voilà, une raison. C'est très bien. Euh, en plus que ça soit très bien. Non, bah, on est très content de faire vous jouer Mon Dragon, ça fait très longtemps que j'ai envie de les faire jouer, bah, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils rejouaient, en fait, j'ai dit ouais ouais ouais s'il ouais, vous plaît. Euh donc du coup on va écouter le morceau 343 salope qui est un morceau qui parle de, du droit à l'avortement qui est toujours plus en danger que ce soit aux États-Unis ou en France avec les les ha et les bas qui en ce moment au Sénat où ça allonge le délai euh, légal où en fait euh, ça, fait le, ça et pas, et pas, voilà ouais. c'est bon c'est que du bonheur quoi. quand tu es une femme globalement quand tu un homme tu es un peu pénard mais pour changer et juste après ça on va écouter Octopulpe euh, qui est donc euh, l'autre groupe de JP un des autres groupes de JP Il a du... il deux groupes encore bah, qui plus ou moins actif mais ou oui, non mais voilà. pas un groupe. Bah heureusement. Si là truc euh, un Digou Digou, ouais. Digou, oui, ah, ouais. il a Digou aussi voilà, il a eu Edust, SK ouais. enfin, oui, c'est vrai, voilà. Un long CV. Et euh, donc voilà, son groupe euh, son one man band où il fait de la batterie mais en fait, il enregistre la guitare et la basse et tout en se filmant. Tout en voilà, et c'est en fait c'est un <rire> concert euh, mi -vi euh, mi vidéo mi euh, mi musical. Ouais, c'est comme ça. Moi, <rire> oh ouais, je sais pas si je joue la batterie en live et puis les autres morceaux sont ouais, coup, tu benat ah, si, en si en tu raisons. veux venir regarder un petit peu de cinéma, voilà, c'est cinéma open air euh, ça. Juste... Voilà, techniquement, il y a énormément de travail parce qu'en fait, tout est programmé avec les descentes de toms, ça lance la guitare, les trucs, enfin c'est voilà, assez impressionnant en fait de voir tout le travail en amont qu'il y a pour un concert comme ça, c'est vraiment très très cool. Du coup on va s'écouter bold pride euh, qui a morceau euh, qui me parle beaucoup en tant que membre de la communauté des, des chauves <rire> c'est <rire> la thématique ça. du <rire> effectivement, c'est ça et voilà, ça parle de enfin, ça dit euh, regarde la réalité en face ils ne vont pas repousser alors euh, coupe toi les cheveux courts voilà. <rire> c'est une façon d'accepter oui, et il dit on est euh, on est chauve on n'est pas des skinhead ah. j'aime beaucoup cette conclusion et <rire> my car my regina my business Pouvoir aux chauves, <rire> mais ce qui est toujours un peu bizarre à dire en fait, c'est voilà, la grande remarque qu'on se fait en concert avec J.P. <rire> et, et juste avant c'était mon dragon avec le pouvoir aux femmes, voilà mmh. peut-être à mettre un peu au-dessus dans les... dans, dans l'ordre des luttes à mener, peut-être, ça <rire> ah, va. Bon. Qui sommes-nous pour juger après tout <rire> On n'a pas du terris, on ferme notre gueule. Oui c'est ça. ça oui, c'est exactement ça. ça. Mais toi, as des cheveux, alors tu fais ta gueule aussi, <rire> sur les deux et sujets. Ouais. Bon, allez, il est 21h01. C'est l'agenda concert On oh, commence à... Arrête de gamoso, où ça Arrête de gamoso, où ça Ouh, il est contaminé. Arrête de gamoso, à côté de la cuisine à côté du, du, du bar. Uh... À côté de Marcus parle moustache-bar. Alors, moustache-bar, moustache, moustache, moustache. Le Itawak Fest... Euh... Et vous savez que Itawak ça vient de Kawati, Kawati. Oh c'est fou, oh c'est incroyable, <rire> Excellent. Euh, qui se passe au Molodoy, du coup ça n'a aucun sens. Euh, donc le Itawak c'est ce week-end, en ce, ce ça... qui est rigolo c'est que j'avais quand même pas fait le rapport, hein. ah oui ouais, bah, je plus... me suis jamais posé la question mais, en fait. Non, ce qui était rigolo c'est que Mitch il a découvert ça en direct, oui, et, c est... C est... et ça c'était vraiment... Moi ma... en... aussi Oui mais mais on le disant Ah oui, c'est en parlant et s'est rendu compte que tu en parlant Mais c'est oh mon dieu. Non mais c'est rigolo. Comme quoi on apprend tous les jours, surtout en écoutant même Mori sur 107.bar, une émission donc le Fest le 13, 14 et 15 juin à Strasbourg au Molodœil. Donc ça commence ce soir. C'est en ce moment même. Là pour l'instant, il y il y a Mental Distress qui joue. Voilà. Peut-être c'est fini, je sais pas. Peut-être il y a un rappel. Si vous êtes sur place, demandez un rappel. Euh, donc avec euh, Cult Leader, Coil Guns, Atomic Trip, Wars Nation, Config, Doom Sisters, pot Tank, Oak, euh, Oak, version suédoise Non, je crois que c'est Strasbourgeois de Post-Rock. Ah d'accord, ma bon, version Strasbourgeoise. Iron Bastard, When Icarus Falls, Wirelove, Alaska, Orbel, Icarus Last Dance, Sycomore, Jeanne, Abrello Soros, Blind Torture Kill, Mental Distress et Into the Tide. Voilà, grosse affiche quand même. Grosse affiche sur trois jours, au moins 10 groupes par jour euh Samel du Samel le Sludge, le metalcore un petit peu, le hardcore, le euh, chimo aussi quand même, le ouais. le post rock, post metal ça euh... ça Strasbourg, ouais, était... ouais, voilà. Ouais, ouais. Non, mais voilà, ça, ça bouffe quand même pas mal de pas mal de styles quand même différents mais tout en étant un petit peu rapide quand même et voilà. amplifié quoi. Globalement de l'alternatif. Mmh. <rire> <rire> wow. ça ça correspond bien justement euh à voir qu'est-ce qu'ils peuvent sortir enfin euh, parce qu'il mmh. faut les petits labels enfin voilà, c'est c'est assez cohérent par rapport à leur groupe tout ça quoi donc. Euh... Ça marche. Tout à fait. Donc voilà, ouais, tout ça au Molo d'Oeil, ce week-end, en ce moment même. Euh, en Strasbourg. À Strasbourg. J'ai dit, Strasbourg, au Molo à côté du bar. Ouais, je' j'ai en entendu. On boira de la Météor. Ah, il ouais, ça... y a des frites, il y a des frites. <rire> c'est très <rire> important, les frites. Euh, donc, euh, on passe plutôt du côté de la Hoï, hein, euh, voilà. Euh, le clou et le bec, je ne sais pas c'est où. Je ne sais pas, c'est quoi Je sais pas, Micha, c'est toi qui fais la journée ah, de concert. Ah, là, ah, vu ah. qu'il est tellement bien préparé, je sens que tu es vachement <rire> au courant. <hein>. Oui, <rire> c'est le Rache Nancy qui euh, fait jouer pré-festo, pré-testo Je une... l'arrache Nancy, je savais même pas qu'il existait. Mais... Euh, voilà. C'est très bien, hein, moi ça me va. Hein, ah. mais... Plus ce Sound System, le samedi 15 juin, après l'Ivo, c'est ce week-end aussi. Mais ouais, c'est bizarre, je sais pas. C'est un logo très très hoy, mais il y a une croix à l'envers quand même. Peut-être c'est de la hoy sataniste. <rire> <mais> c'est <rire> un mais concept le... tout à fait oh, nouveau. C'est le hoy and C'est beau ça. C'est hoy core. Donc, ça, voilà. <rire> oh, euh, pourquoi pas. Ensuite, euh, toujours le 15 juin aux Poulières. Oh, c'est dans les Vosges, il ouais, faut savoir où, avec euh, les Naufragés et Brassens Not Dead. Waouh Ouais, bah quand même Oui, quand même <rire> C'est quand même un bon pas, Oui, j'ai pas du tout entendu parler de ça avant. Euh, ensuite, ensuite, ensuite, ensuite, euh, on a la grande boom euh, solidarité avec euh, je sais plus quoi... Le Queerfest, Nancy. Voilà. Oui, et bah voilà. Ah, c'est ça C'est ça, euh, oui, c'est marqué en grand en plus, en blanc sur avec en noir. Avec une belle donc, affiche euh, à la Doom Oui, mais en hum. mode rose et voilà Mais pas boom comme le groupe de Toulouse boom vraiment BOUM euh, Ça se passe euh, à la Musée des Trois Maisons Si je dis pas de bêtises oui Le 22 juin à 20h Donc euh, gros stuff euh, toute la nuit ouais Mais c'est pas comme si ouais, 21-22 juin Entre la fête de la musique et les ceux qui font la fête de la musique Le samedi, il y a des concerts absolument Tout, tout le, le week-end, voilà. ouais, du ouais, vendredi au samedi Je euh, <rire> pense qu'il y en a pour euh, ras la gueule pour tout le monde euh, voilà Mais du coup j'ai sûr style. de pas avoir les flics, c'est pratique Oui, tu es sûr qu'il y a autre chose ailleurs, c'est sûr qu'il C'est ouais, ouais. un concept. Euh, donc du coup, ensuite la fête de la musique au Petit Ménil à Ménil sur Belleville euh, avec euh, Phobos du Punkrosti de Sainte-Hélène. Et ben, on en apprend tous les jours. Non non. JKY euh, <rire> ou JKY peut-être du poing de Sainte-Hélène et président routine du punk de Nancy, ça se passe voilà, le 21 juin pour la fête de la musique justement. Merci Jacques. Jacques euh, Jacques Land évidemment. Euh, ok K.O. qui organise aussi la fête de la musique au Tio, cette fois-ci, donc toujours dans les Vosges avec le gars d'en face, Serpent d'Hépithèque Bottoms Up et puis on en a un autre, non si... Il me semblait qu'il y avait un quatrième. Il y a quatre groupes, ouais. Bon, bah, et plus un quatrième groupe surprise. Le guest guests. Sur la place de la mairie, comme d'habitude, le samedi 22 juin à partir de 18h. On passe à la... L'Orthi-Nationale. -ja. Ouais. Il y a un trou, là C'est fou, c'est la liste des Stan de, de juin ou ouais, aussi ça ça quand même c'est le void le void musical le vide c'est ça une semaine une semaine de vide avant de reprendre les choses sérieusement. Ouais, c'est ça. exactement. faut bien se préparer. Euh... Donc du coup, c'est l'Antinational Fest donc c'est les 5 et 6 juillet à la brasserie du Rouli à Le Val d'Ajol. Euh, donc cette année avec euh, bah, tous les groupes qu'on est en train de passer ce soir. C'est ça. Globalement Plus le moussage bar. Au cas où vous... Surtout. si vous aviez le moindre doute, il <rire> y a le moustache bar Et donc avec Man My Mike, mon dragon qu'on vient d'écouter, Piste Charge, Putréfiance, Suffering, Cota, Worst Nation, La Marmite, Délétard, Verbal Razor, Octopulpe, No Waves, Crassier, Bakounine, Ed Warner, ORB, pour Old Watch and Bastards, et Will Smith euh, voilà, joie t'affiche, hein C'est bien, bien, bien ce qu'on a fait. Vous avez oh, ouais. c'est pas trop mal. Ouais. c'est compliqué d'être du mais là c'est pas trop mal, ouais. ouais, c'est plutôt cool. Euh, plein de groupes que je suis content de faire jouer. Ouais, c'est des de petits jouer. groupes qui vont pas être chiants, qui vont être juste ouais, être cool y y deux trucs, plaisir, euh, mmh. qui en a impose mon dragon, c'est quand même pas euh... C'est quand même pas rien. Ornation ils montent bien. My Man Mike, ça fait plaisir de les revoir. Non, c'est très bien. Donc si Tout va bien, je sais pas si ça va se faire euh, une petite équipe euh, ira peut-être euh, justement euh, repasser de la musique et reparler du festival euh, à l'émission Sofqui Punk euh, qui se passe du côté de Nancy avec Stéphane Marilène peut-être à la fin du mois faites-le enfin, proposer donc euh, à, à suivre quoi si vous voulez réécouter les morceaux <rire> vous <rire> écoutez sauf punk mettre... <rire> <rire> voilà Alors, on les... risque de passer les mêmes <rire> <rire> on prend des autres intros oui on mettra euh, d'autres jungle du message <rire> voilà, tout ça se passe donc le vendredi et le samedi ça commencera à 19h 30 19h le le vendredi les concerts et euh, venez à midi le samedi Ma, de toute façon vous serez déjà sur place pour la plupart euh, il voilà, y a grosse bouffe vegan à fond de la bière locale la, euh, des projections sur euh, le, le monde maladie, psychiatrique oui, si... oui, oui, oui c'est ça, ça, ça. Mental, et santé mentale voilà, c'est ce que je cherchais oui. et euh, donc plus plein de groupes euh, voilà le tout dans une bonne ambiance DIY et, Avec des jeux. et, et, et, et bi bienveillance euh, s'il vous plaît bienveille aussi bienveillance laisse les reous à la maison ils sont bien à la maison et à asile accueil 88 qui est d'une association basée à épinal qui non reire mon l'adresse rouge d'accord moi j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé oui c'est parce qu que la préfecture tu vas me venir je les trouve trèsif à épinal oui oui c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire bah parce que plus que ça se passe à la préfecture c'est là où il y a beaucoup de choses donc oui une association qui vient en fait on est de haut réfugiés Voilà, grosment un C'est ça. Exactement. Maintenant, tout ce qui va être démarche administrative euh, voilà, pour des gens qui sont arrivants des gens qui sont déjà intégrés comme il y a eu il y a pas longtemps avec euh, plusieurs familles albanaises là qui avec les gamins qui étaient scolarisés, les parents qui travaillent et tout mais euh, pour une bête histoire administrative, on les renvoie chez eux au bout de 5 ans alors que chez eux bah c'est là où ils sont actuellement mais bon, oui, je... mais visiblement pas pour euh pour ouais, l'OFPRA, enfin l'OFIF enfin tous les ouais tous les organismes qui s'occupent de les voilà de les intégrer puis les virer quoi. C'est ça, c'est que du voilà. bonheur, c'est on te demande de t'intégrer en tant qu'immigré, tu t'intègres et puis finalement tu es quand même. Bonjour, voilà, finalement tu ce n'est pas une histoire d'intégration bizarrement. Euh soyons plus joyeux. Allez, on va dire plus joyeux avec le East Summerfest. Bon, on change radicalement de style hein. oui et quand même euh, le dire mais bon ça reste une, euh, une initiative assez alter aussi donc c'est plutôt cool à un autre niveau mais euh, quand même voilà c'est porté par une équipe de bénévoles ouais, qui sont vraiment à la cool euh, notamment euh, proche de la salle chez paulette euh, à panier dernière barine dans le 54 euh, ça se passe le 19 et 20 juillet avec février euh... bon c'est plus ou moins alternatif c'est ça que tu veux dire là oui, voilà. à... c'est <rire> organisé de manière alternative quand même c'est déjà ça faut justifier <rire> tu feras bon chef d'équipe oui il y a des groupes qui euh, voilà. on non mais après <rire> voilà il y quand même c'est reste un projet alternatif et Elle ça parle le sang quand même c'est qu déjà ça Oui, oui j'y viens, j'y viens, ça se passe à Dieuloire, c'est euh, dans la... Entre Nancy et MS. Voilà, la grande banlieue de Nancy, on va dire. Euh, donc avec les Fatal Picard, c'est plutôt alterno, je <rire> sais pas, on va, dire... <rire> on va le dire vite. Quand tu fais l'Eurovision, je sais pas si t'es vraiment encore dans l'alterno, mais... Euh... <rire> Savoir, Soviet Supreme, moi c'est de la merde, mais bon, si ça vous fait rire, pourquoi pas. Euh, Kokomo, Peter Harper, datcha Mandala, Moko, Toysbreaker, et il y a deux-trois autres groupes aussi, euh, voilà, encore bonJ c'est quand même ouais, euh... c'est pas non plus une grosse affiche suis ils ont des fois des, des fois fait des choses un peu plus un peu plus grandier, il faut même un peu plus de punk ou de métal Oui, bah ça dépend des années, après je pense ah ouais. que quand tu mets le, le cachet des Fatal Picard et te sauver suprême à la suite oui, ça t'a voilà, bien niqué ton ah, budget de programmation en Après fait, tu prends les donc, à, 50 balles C'est ça, je vais résumer Et on va se terminer avec euh, le festival du Pied Orange chez Narcisse, parce que ça fait déjà 12 minutes, c'est très long Je vois le regard de Marcus qui me dit oh là, oh là. <rire> euh, Donc euh, le festival du Pied Orange chez Narcisse euh, qui font pour la Troisième année consécutive Deuxième, deuxième C'est que la deuxième Oui, oui. et ben, Deuxième année consécutive. Euh, cest avec une, une sacrée affiche quand même, donc avec Collectif 13, Christian Olivier, c'est le mec des têtes raides. Euh, Motivés sur le système, c'est les euh, les gens de Zebda, de mmh. les, et de Les groupes, c'est quand même beaucoup les gens de... Oui. <rire> change de nom. Ils euh, euh, <rire> change, change de nom, ils font une année d'intermittence, et puis voilà. Euh, ultra vomite bon ça ils ont pas changé de nom tu vois ils, besoin, <rire> ils sont oui. honnêtes sur la marchandise euh, madame robert c'est notamment avec des gens de parabellom et de lofofora si ouais. dit pas de bêtises ouais, c'est pas terrible bon enfin, ouais. c'est un peu bas du front en fait mais bon bref mais musicalement c'est pas trop mal mais oui moi, bah, déjà déjà bien. Bien. Ouais, dire, pour tous les gens qui veulent écouter Tagal Jones et qui vont chez Narcissus tout le temps pour ça ça ça sera très bien ah, ouais, chez... bah, carrément il que... y a rien de métal c'est plus de genre de blues machin c'est blues rock hein. Bah pourquoi pas euh, 47 sous oh 47 sous peut-être euh, Woodstock Revival Hoboken Division Parquet A quel nom euh, c'est On pourrait croire que c'est un groupe de noise mais je suis pas sûr <rire> euh, opa... Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Poutre aussi et un groupe qui s'appelle Massico mais bon ça doit pas être ça euh, Opal Océan Tequila Savate Taxi Kebab Mais ça c'est un peu noise je crois Taxi non, Kebab c'est pas DJ C'est pas un DJ Taxi Kebab de bon, peut-être moi je me plante alors euh, The Yokel et El Farbos et voilà le tout avec un peu de tête de rue euh, etc etc ça se passe les 26 27 et 28 juillet euh, chez Narcisse du coup au Val d'Ajol. il ah, feste euh, beaucoup trois jours maintenant hein. Oui, ah, bah, tu bat ah, rentabilise et... un peu euh, mmh. voilà. Tu es temps tu es temps tu es temps tu es temps. Bah ouais c'est ça après c'est compliqué il faut que les gens ils, ils gardent ils gardent la motivation sur 3 jours c'est pas évident hein. Où tu vas pas trois jours et puis voilà. C'est ça. C'est enfin, je vais dire que vu la programmation c'est pas sûr qu'il y ait vraiment tout le monde les 3 jours. Hein. Non non. Ouais. Alors on va s'écouter un petit à, titre avec deux avec, avec deux petits côtés quand même, un côté open et un côté payant, voilà. Oui, oui, il y a le côté salle euh, qui est payant puis le côté extérieur plus euh, rue et puis DJ Quand euh... Ouais. Oui, donc c'est plutôt sympa ça, euh, c'est accessible de quoi, tout le monde populaire à tous ouais. qui très très bien. Et puis tu tes potes devant qui vont voir ah, tu as pas de tune du radar. Voilà, il peut avoir aussi un peu de <rire> un peu de dégoût qui est Alors on va s'écouter un petit groupe quand même parce qu'on n'a pas beaucoup euh... enfin on n'a pas fait de programmation du tout liée quand même ouais, à l'Ittawa-Christian Oui oui c'est vrai, vrai, voilà. vrai. Ouais. Donc euh, on va se <rire> mettre quand même un petit groupe qui passe qui est en tournée qui s'appelle Cult Leader qui est un groupe américain Euh, qui fait une sorte de cress enfin c'est pas vraiment du cress mais bon ça tire un peu dans cette veine là hardcore hardcore chaotique euh je me demande si c'est pas enregistré un peu parcours balou enfin qui a des liens un peu converge il euh, oui, y a des trucs dans le style là ouais, des switch et tout le bazar. Voilà, ouais, c'est ça donc je, je sais pas exactement euh, où ils en sont mais j'ai vu ça je crois de loin. Donc le titre je ne sais pas comment il s'appelle on va Marcus il va mettre un petit titre puis on verra parce qu'on a pas eu le temps de, de se l'écouter. Mais <rire> bon, on verra bien. L'important c'est d'aimer. c'est vrai ouais, ça fait du bien ça mmh. donc on vient de s'écouter à l'instant euh, cult leader euh, qui sera sur scène euh, vendredi demain à l'étatwak à strasbourg un pour tourner quoi cool. oui, tout à fait, oui. oh Allez, venez tout soyez là euh, 19 <coughs> <Pile. rire> ouais, donc, à 19h pile on enchaîne sur euh, les groupes de la nf avec euh, bah, les strasbourgeois du coup de will Smick tout nouveau groupe Euh, créé ah. par les membres de People Talk, People Talk. Alors j'ai pas tout compris, je crois qu'il y en a un de People Talk qui est pas dedans et il me semble que People Talk continue de, de leur côté en même temps. Enfin Alex il a essayé de m'expliquer, j'ai pas j'ai pas tout suivi. Bon bah quand même. Oui, pardon anciennement oui, mais il y, y a que Alex de Radon euh, euh, oui. voilà. Euh, donc il m'a envoyé euh, le Pas grand chose euh, Ce qu'ils ont c'est à dire euh, un morceau live euh, euh, Venu de Youtube Donc euh, pardon <rire> aux familles pour le son hein. <rire> oh, attends. Ah, attends Attends, attends. <rire> non, mais des... Sois, moi... Arnaud Schilling premier du nom Exactement Tu vas dire oh désolé, le son est un peu dégueulasse Deux qui se moquent ton Mais là c'est pas voulu Donc euh, oui bah oui bah donc, voilà, bah ça fait le mec qui est en train de se faire défoncer les oreilles de l'autre côté de son poste là il va eh forcément bon, il sent... voulu, ah, y a pas la c'est pas. pas pareil ouais, bah, oui, euh... non mais je, vais... je m'excuse aussi auprès du groupe tu vois et donc ça rend pas exactement ce qu'il le peut-être le... responsable du fait de rien avoir enregistré mais, tout à fait tout à fait <rire> bref <rire> euh, le morceau c'est Kings of Comedy et donc euh, c'était un morceau euh, joué en live au diamant d'or il y a pas très longtemps voilà c'est ça Et euh, eh mais ça fait vachement longtemps qu'on n'a pas écouté un jingle du Moustache Bar Du coup on va en mettre un juste après <rire> Et après ça on va écouter un petit morceau de People Talk Justement euh, le groupe fondé, enfin créé par les mêmes membres de Will Smith euh, Le titre ce sera NLF Et c'est issu de je ne sais pas quel album Je sais pas quand c'est sorti Il m'a envoyé ça avec, c'était dans le pack Donc moi je mets tout Voilà, euh, Will Smith, Moustache Bar et People Talk Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille Tu n'as pas de moustache, c'est donc normal Viens donc nous rejoindre au Moustache Bear Nous te promettons du succès De l'argent Et des enfants Ami Tu n'as pas de moustache, c'est donc normal Tu donc une nouvelle joie pour ce stage te promets ton du sexy l'ange et des enfants Tu n'as pas de Tu n'as pas de ça Tu n'as pas de moustache c'est donc normal Viens que nos rejoins nos moustache-barr nous te promettons du succès Et voilà à la du bar À l'instant, c'était les moustachus de People Talk et Will Smith euh, qui doivent être en ce moment même euh, au Molodoy, je pense, dans la salle. Oh, je suis pute au lieu de nous écouter. Mais bon, ils ont raison. Voilà. On est content de les voir à la NF. En tout cas, moi, je suis content. Bah moi aussi. Ouais. Bah, sachant en plus oh, ça débute un con groupe donc c'est plutôt coole déjà des ouais, lo ouais, de les voir ce qu'ils viennent déjà à chaque fois ouais, mais... ouais, ça. En fait, euh... ils sont à chaque fois dans le public du coup ça fait trop plaisir de les voir sur scène pour une fois ah bah moi l'année dernière je me souviens bacante euh... je lors de la prestation, comment dire, <rire> de matraka tak. la non prestation de matraka <rire> ou Le spectacle comique, enfin on la paiera ça comme on veut. Euh, je crois qu'ils étaient là en train de boire des bières, je fais euh, vous, êtes, vous êtes tous là, vous avez, avez pas une guitare dans le coffre par hasard <rire> Ah oh non, ils ont bon cas. Bon. Voilà. Euh sont que trois et basse, euh, je crois que c'est basse batterie champ C'est ça. Dans, dans Will Smith Ouais. Oui. Et bah basse batterie chant. Oui, ouais. c'est ça et ils sont quatre dans People Talk. Oui, c'était une config un peu plus classique, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc euh, donc il n'y a pas le, le guitariste qui est pas dans l'autre groupe. Enfin, ouais, voilà. c'est une façon de, une façon de faire les choses, hein. Ouais, mais la, la façon c'est la façon de le virer, ouais. <rire> <rire> <rire> non, parce que a priori le, les deux groupes euh, co coexistent, donc euh, ils sont dit "Ah, oh, si on faisait un truc euh, mais sans toi." Puis <rire> rien quand même globalement, hein, virer quelqu'un. <rire> pauvre, j'espère qu'il nous écoute pas. On bon. sait pas qui c'est. Ouais, mais... <rire> il, il est tout content que... Enfin, que son groupe passe et puis là on <rire> <rire> on crache sur ouais, on et... se moque oui, et carrément mandé. Oh là là, quelle violence. Ouais. Hmm. Alors pour euh, un petit peu euh, déterrer la enterrer l'âge de guerre par là. Ah. Ouais. plutôt dans le sens là, c'est mieux. Oui. Sinon ça marche pas. <rire> enfin, ça Parce marcher, que je, je veux la paix. Tu as raison. Mes morceaux mes morceaux vont amener à la ah, paix. Ah Ils sont ils sont vraiment là pour ça, ça. sont le, les deux morceaux mis bout à bout vont je nous amener dans un état de tension. En tu vas le rien à dire, Mitch. Je parler. Je, je n'ai rien je, je n'ai encore pas vraiment parlé, j'ai encore pas présenté les groupes, laisse-moi un petit peu de temps s'il te plaît. <rire> On va s'écouter Noah, qui est un groupe allemand euh, que moi j'aime beaucoup, enfin qu'on a plusieurs aimés chez moi. Et tu vois, en fait, il y dans cette phrase tout est dit. Voilà. mais Moi j'aime beaucoup Et qu'on ait plusieurs à aimer chez moi C'était pas mal celle-là voilà. Mais je, je, je sais que c'est pas un groupe qui fait plaisir à tous leurs gars Mais c'est important que tout le monde puisse accepter Et, et son petit moment à soi <rire> <rire> donc ce sera pas du gros débit ce, ce serait un petit groupe euh, je sais pas qui euh, mélange plusieurs influences du du post-punk, du garage euh, côté un peu un peu new wave euh, ah un bon, peu chelou new, alors, wave. Voilà. new wave, ce serait du voilà. new voilà. wave. Ouais, c'est ça, c'est ouais. quand, quand même quelque chose quand ouais. même, voilà, <rire> ils savent ce qu'ils font quoi. Voilà, donc c'est un LP euh, l'LP il s'appelle Immaculate Protection, le titre Fit On the brim of my board. Ok, c'est ça. Et juste après, on va s'écouter euh, Philippe Pentacle, parce qu'on en a pas encore parlé. Ce sera euh, l'animateur de fin de soirée euh, du euh, <rire> samedi. C'est Le retrouve au club tous les mardis <rire> <rire> voilà, il, sera, le il sera là pour vous voilà. faire danser c'est ouais, c'est pas vraiment un DJ, c'est quelqu'un tout seul. D'ailleurs, c'est les Will Smith qui nous ont filé son contact. Euh, donc voilà, j'espère que ce sera quelque chose de bien parce que sinon on va leur péter les ah, deux genoux. Ouais, avec voilà. le nom, franchement, il <rire> y a quand même peu de risque que ce soit pas cool. C'est ça. Donc c'est quelqu'un tout seul euh, avec une guitare et de, des pédales de l'électro, voilà, ça un mélange de new wave euh, électro euh, un peu chelou, un peu euh, voilà. Donc le titre <rire> c'est Crystal Vision, euh, sorti euh, sur le EP Le Tigre. c'est un morceau spécial euh, pour Marcus et, et Nadine et Bernie parce que je sais qu'ils aimaient ils étaient aussi euh, fortement d'accord pour cette programmation d'after-party de, de, de samedi. J'espère que tu assumes ce morceau. Totalement, totalement. Donc c'était Philippe Pentacle euh, avec l'excellent le, titre Crystal Vision euh, sorti sur toutes les ondes euh, et toutes les plateformes possibles. Euh, Dans les années 80 seulement. Le tigre. Ouais c'est ça. Back to the, to the... Back to the Past. 80s. Yeah Euh, on va continuer avec les groupes de l'ANF Tranquilou, peu apporte, avec... Méchange. <rire> ça, ça ça va être ça, ça va être radical, c'est du grindcore. Euh avec Suffering Kota, c'est des Hollandais si je dis ouais, pas mal. Ouais, de, de Groningen. Voilà, c'est ça. Euh, donc groupe de grind euh, que je connaissais pas trop mais euh, qui bourre très très très très bien. Leur dernier album euh, a l'air carrément cool et on va s'écouter deux morceaux euh, issus de cet album là euh Donc, God Complex, suivi de Cognitive Dissonance, tous les deux issus de Life in Disgust. C'est sorti cette année ou l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ah, très récent, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être, il y a un peu de moustache barre euh, entre les deux. <métitôt> Galayos qui porte une grosse barbe il y a d'autres tatoo droit en dedans de la as... a changé du style dur j'adore la barbe moustache moustache barbe moustache moustache barbe moustache moustache barbe il a pas d'amis il a donc moustache What is it? What is it? What is it? What is it? Stop. I'm. Dead. Yeah, Suffering Cota, excellent groupe de grind de Hollande. Si, ouais, si, c'est ça. Avec euh, un petit bout de moustache bar au milieu. Voilà. donc, donc euh, euh, Oui, on disait euh, hors antenne que les groupes euh, <rire> étrangers, de, genre, par exemple Suffering Cota, qui vont tomber... Qui vont nous si, écouter. Si, si. Yeah, Suffering Cota, you're listening to us. <rire> and we are really, really sorry to put the moustache bar between two of uh, our uh, excellent songs. Voilà, après ce bon pas passage suisse-burne. Euh, non mais oui. je m'excusais après de Severin Cota pour avoir mis un peu de moustache barre. Je suis jamais excusé pour ce qu'on a passé et les conneries qu'on a dites. Non sais. mais c'était des excuses un peu hypocrites. Hein. Ah d'accord, very hypocritical. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute Mathieu Sur Oui, de là. alors c'est à moi. Alors euh, ça va pas être dans l'ordre vraiment... Enfin, euh, je passe un vieux titre et puis derrière c'est un, grou un groupe qui passe... Euh, L ANF, L ANF, voilà okay. c'est pas grave non, donc on bien. va commencer par euh, born against euh, qui est un, on peut dire un avait groupe maintenant hein, euh, car le lp euh, date de 1995 sorti ah oui. sur euh, prankx euh, prendrico cord qui a un label enfin, qui n'existe plus, mais qui, qui sortait vraiment, qui était assez référence dans le punk hardcore euh, très politisé américain. Ils ont sorti énormément, énormément de choses super cool. Euh, donc Born Against, le titre c'est Resist Control, euh, donc hardcore punk euh, de New York. Euh, L'album s'appelle The Rebel Sound of Shit and Failure. Euh, pff, ah, voilà, c'est ça. C'est Ruben Gatcore un peu chelou quand même euh, qui part un peu dans les trucs un peu comme Black Flag a pu le faire derrière quoi euh, truc un peu un peu sais pas trop ils vont un peu prog euh, progro euh, un peu chelou mais moi j'aime bien quand même. Et juste après on va s'écouter Deletar qui euh, qui jouera le 6 juillet au Vadejaol qui j'ai déjà passé un titre si je dis pas de conneries hein, il y a quelque temps quand ils ont sorti leur EP. Euh, le titre c'est Toujours à terre, euh, c'est du hardcore punk 18 euh, de saint etienne Lyon avec des gens qui savent ce qu'ils font. Voilà, donc on vient de s'écouter Deletor qui aurait pu euh, largement euh, euh pu passer dans notre section euh, scandinave euh, d il y a quelques mois parce qu'ils sont clairement influencés par la scène suédoise. Euh, mais bon, ils sont de Lyon. <rire> donc c'est à voir. Tout... <rire> ouais, mais c'est l'influence, l'influence. Oui, mais bon après il y a tellement de groupes influencés par les scandinaves que donc... Ouais. Ouais, mais dans, en France des groupes qui font le style là euh, Ouais, peut-être. Ça manque un peu vrai. quand même. Euh, on va écouter euh, Cour euh au cours, je sais pas trop comment on... ces espagnols. Euh fait l'alsacien. Ouais. <rire> je serais bien incapable. Euh, un groupe de Doom <rire> Doom Stoner euh, instrumental donc pas de paroles euh, que j'ai découvert euh, récemment. Ils ont sorti leur leur EP là euh, cette année et, euh, et je trouve ça plutôt très très cool donc euh, donc voilà, ils joueront pas à la NF mais comme c'est cool, on le passe quand même avec le morceau Elysium une régisteur. Du coup, issu d'un EP euh, qui s'appelle euh, Coureux, comme le groupe. Voilà. Euh, et juste après, allez, un petit dernier euh, pour la route. Euh, hommage au Moustache bar c'est le morceau euh, enregistré par Jessica9.3 sur leur compilation euh, sortie en 2013. Voilà, Coureux, Pongrodoum et Moustache Barre 50 secondes. 50 Et voilà. C'était Jessica 93 dans quelque chose d'un peu inhabituel pour eux vu que c'était oui. pour le moustache bar ouais, à côté de le le mar... le moustache bar. Et juste avant, c'était cour ou coureur ou je sais pas comment. Cour <rire> enfin, Un petit cool, Un accent espagnol là. Ouais mais ouais carrément, cool. ouais carrément très bien puis pas trop long finalement pour un truc dans le style ouais là, ça dure euh, 4 minutes euh, ouais, ouais. mais bon le, je crois que les autres morceaux de l'album sont un peu plus longs oui, t'as pris, mais... pris peut-être le plus court quoi, pour la radio non <rire> ils ont pas beaucoup plus long toi, ça tourne 6 minutes pour euh, ouais. Guerre Plus mais euh, mais ce petit EP là il m'a bien, euh, bien fait tilter ouais, ça cool, va de la gueule ouais puis il y a une belle, belle petite pochette euh, bien dans le style Doom aussi euh. voilà ok très bien donc il nous reste 10 petites minutes Euh, ouais, 8, on va quand même pas la jouer trop malin non plus ouais, ouais ouais Donc euh, vous êtes toujours dans même même Tomori hein, on Spécial peut le rappeler ANF, hein. Hein. Spécial Festival Antinational Fest euh, le 5 6 juillet 2019. C'est important de le rappeler oui, sur là. le 107FM Radio Gamozzo. Dans les coulliers Valdajol. On va s'écouter euh, un petit peu de euh, <rire> un petit peu de punk hardcore anglais avec Active Slaughter. Alors, en fait, à la base, j'avais pas j'avais mis deux titres euh, notamment les restarts aussi que vous avez dû passer le mois dernier possible, oui. Euh, C'est en lien avec le Maloka Fest euh, qui s'est déroulé le 8 juin donc au Tannerie à Dijon euh, qui sortent sort toujours des gros noms quand même hein, de punk. Hein. Euh, donc Il y avait notamment Active Slotter euh, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Sadistique scientist euh, Ça parle euh, des tests sur les animaux. enfin Ils ont l'air très portés euh, sur la thématique euh, libération animale, enfin, ALF, buvisection et euh, euh. T'es sûr qu'on n'a pas passé la semaine dernière, la dernière émission parce que le, le Je suis quel titre, sûr euh, est quel sûr Statistique, c'est quelque chose aussi. Bah ouais, mais je... Statistique Non, mais c'était Municipal Ouest. ouais justement, ouais. j'ai pensé à Municipal ah Ouest ouais. en l'île en... ah oh. ouais, oh. Ça, ça m'arrangeait parce que je ne le trouve pas. <rire> c'est toi qui m'as dit qu'il y en avait deux. Vu qu'on l'a déjà écouté la... à l'émission dernière, à la place, on va s'écouter Zabrisky Point. Euh, c'est euh... quand même un monde. Hein. Groupe de on n'est pas là, c'est le bordel. Tout à fait là, excellent, même. qui est un beau morceau pour terminer cette émission. parce c'était un morceau qui s'appelle Au revoir et Merci. Euh, voilà fait ah, ah, tu voulais ah, le à la ah, fin oui, c'est ça alors que j'aurais pu mettre des morceaux bien plus politisés des Abris Keypoint mais là bon c'était pour le coup de la blague de la fin, je l'avais noté je pense il y a 3 semaines, je, je respecte mon mois du passé, voilà euh, on va se quitter là dessus du coup sur Abris Keypoint au revoir et merci à tirer de leur album euh, Fantôme, on fait des bisous on se attends, voit attends, à l'ANF et peut-être peut-être dire pas un pas petit revoir ou... avant quand même peut bon juste, venez à l'ANF en tout cas venez à la nf c'est à côté du moustache barre, bisous Et voilà, pour une, fois, pour une fois qu'on met pas un larsen, mais qu'on met du piano, la Marcus, laisse, il, le il le laisse vraiment jusqu'au bout. C'est de, de, de, de toute beauté. C'est voilà. beau, hein. Il et, il réécoute, là, hein ouais. et réécoutez <rire> euh, leur morceau... Le euh, euh, <rire> réécoutez le morceau de Capital Violence de, des Apprises Keypoint. Excellentissime et très actuel. Okay. Alors, voilà, c'était euh, Memento Mori spécial anti-national festival. Tout à fait, voilà. je pense qu'on a fait le tour de tous les groupes. Il n'y a que un ouais. siècle qu'on n'a pas passé, parce qu'on n'a pas enregistré les rencontrées. Donc euh, le groupe on peut le dire groupe de black metal de Nancy Avec donc des ça gens qui de euh, ouais. Voilà donc juste euh, La rediffusion euh, mardi à 16h Et samedi à minuit ouais Prochaine émission Le 11 juillet voilà, à 20h Toujours hein. un jeudi ouais, voilà. en pleine ça. gueule de bois de la NF Ouais c'est ça, des ça juste après le voilà. risque voilà. Ça risque d'être encore compliqué pour avoir les groupes Voilà La <rire> <rire> dernière minute Ça va que c'est que tous les mois finalement Ouais hein Bon ben on peut dire au revoir du coup non? Bah ouais. Bah oui, au bien bien. à tous, merci d'avoir écouté bah, ouais. et on se voit à la BNF autour d'une bonne pille. Voilà, des bisous. Salut. Salut. Ciao. Bonne soirée. Salut. Moustache Bar Le Moustache Bar Le numéro 1 de la moustache